أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم de شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه de de tafsir al-umma OK on a depuis la Euh, de, de, certains, de certaines de certaines jamaat qui ont dévié de la sunna, ok? Il y a pas. On a commencé à expliquer, par exemple, l'exemple des jamaat tablir. Puis, il faut pas penser que parce qu'on a parlé de jamaat tablir, que on est en train de limiter la critique à ce groupe-là en particulier. Parce qu'en réalité, on, on critique ce groupe parce qu'ils ont certaines caractéristiques puis certaines choses qui sont en contradiction avec la sunna, mais la critique S'applique à tout autre groupe qui ont les mêmes erreurs ou les mêmes caractéristiques, d'accord Donc en particulier ce groupe-là, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme lien avec c'est-à-dire le soufisme. <coughs> Donc tout autre groupe qui a des liens semblables avec cette, cette Védas, eh bien, il rentre dans la critique dans, dans laquelle on est en train de, de, de il rentre dans la critique qu'on est en train de faire à ce sujet-là. Et donc on a lu certaines fatahs ou à la semaine passée au sujet de certaines de ces ibadahs qui se rapportent au groupe de Jema'at Tablir et on va continuer à en lire d'autres aujourd'hui et puis on va probablement finir ce sujet-là aujourd'hui puis la semaine prochaine on passera à d'autres choses inshallah. La, euh, euh, la question a été posée au Cheikh euh, Al-Allama Abdul Razzaq Afifi euh, qui était naïb Samen met Abdulaziz Ibn Wal stelde Abdulaziz Ibn Afifi, in Arabië, vragen. Hij werd gevraagd: "Zou hij, Rabbihullah, aan de uitkering van de gemeenschap, aan de uitkering van de gemeenschap van مخرّفون وأصحاب طرق قادرة وهيرها وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلías وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلías وشيخه يدعون إلى شيخهم في بنجلاديش أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. وأنا أعرف التبليغ de vraag. قديم وهم المبتدعة في أي مكان كانوا donc ils ont posé la question au sujet de ce groupe là qui est Jamaat de, de la grandeur d'Allah soubhanahu wa ta'ala cheikh a répondu la au sujet de ce là c'est que ce sont des gens de Bidah. Ce sont des Mubtada'a, et des gens qui rapportent des, des Khurafat, des choses fabriquées et inventées, et ce sont des gens qui suivent des Turq Sufi, qui suivent des groupes et des euh, conquérés soufistes, comme par exemple Al-Qadiriya et d'autres, comme on a dit la dernière fois, Al-Qadiriya, Al-Sahawardiya, Al-Jistiyya, Al-Shaziriya, c'est les quatre Turqs Nakshabandiyah aussi, hein, des turks auxquels ont donné une bayah, ils ont donné une allégeance à ces turks parmi les turks soufiyah. Donc, ce sont les jeunes bid'ah. Et le fait qu'ils sortent, quand ils disent qu'ils sortent, ben, ils sortent, mais ils sortent pas dans le chemin d'Allah, comme ils disent qu'ils sortent dans le chemin d'Allah. Mais pour sortir dans le chemin d'Allah, il faut sortir, euh, selon les conditions du chemin d'Allah, c'est-à-dire, à al-kitab ou au sunnah. Il faut que la façon dont tu appelle les gens à l'islam, soit limité par qu ce qui est écrit dans le Coran, et soit limité par l'exemple du prophète alayhi wa sallam et l'exemple des Sahaba. Toutefois, eux, ils contredisent ça de différentes façons. Et ils nous appellent plutôt les gens à suivre Elias, c'est-à-dire Mohamed Elias Al-Kendahalawi. C'est leur chef, le fondateur de ce groupe hein, qui est venu en Inde. Le chef, il dit Bangladesh, mais en fait c'est la même chose. L'Inde et Bangladesh, c'est collé. Donc, il y a en réalité ils appellent à suivre un chef et non pas à suivre le Coran et la Sunna. Donc, si quelqu'un veut sortir pour appeler les gens à Allah et faire la dawa, ça c'est fait, toutefois d'appeler les gens à Allah et de faire la dawa, ça ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que ce groupe-là est en train de faire. En apparence, ils essaient de montrer comme s'ils sont en train d'appeler les gens à l'Islam et ils sont en train d'appeler les, les gens à venir à la mosquée mais en réalité, quand tu vas plus euh, en détail dans qu ce qu'ils font, tu vois qu'ils appellent plutôt les gens à suivre leur méthodologie, qui n'est pas basée sur le Coran et la Sunna, et ils appellent à certains aspects de l'Islam comme on va voir plus tard, mais euh, c'est très limité qu'est-ce qu'ils appellent en réalité, puis on va voir le détail de ça. Donc le chef, il dit ce que je connais, il dit je connais bien m'établir depuis plusieurs années, depuis très longtemps. Et ce que je sais à propos d'eux, c'est que, que ce sont toujours des Mokhtadi peu importe dans quel pays ils sont, peu importe dans quelle région ils sont, que ce soit en Égypte, ou en Israël, ou en Amérique, ou en Arabie Saoudite, ils sont tous reliés à leur chef, Elias. Après, il euh, y a une autre fatwa. Fatwa, Samah al-Sheikh al-Mufti Abdelaziz ibn Abdullah al-Sheikh. C'est le, le Mufti actuel de l'Arabie Saoudite. On lui a posé la question à propos de Jamat ما رأيكم فيما يفعله بعض الشباب من أنهم يجتمعون ويخرجون للدعوة إلى الله؟ ويحددون ذلك بثلاثة أيام أو بأربعين يوما أو بأربعة أشهر ويجعلون ذلك قاعدة لدعوتهم، فما توجيهكم لهذا الأمر؟ إذا طرقلك شيئاً شرّاً ذي يَسْتَعْجِلُ الْجُنُودُ وَيَجْعَلُونَهُ مَعْرُوفاً لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنْتُمْ أَوْلَادُهُمْ وَمَا أَنْتُمْ أَوْلَادُهُمْ وَمَا pour faire le da'wah, pour appeler les gens à Allah, et ils les mettent ça à 3 jours, ou à 40 jours, ou à 4 mois, et ils mettent ça comme une règle dans leur façon de faire la da'wah. Euh, Qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là Le cheikh, il répond, « Al-Da'watu ilallah matloubatun muravabbun fiha wa amalum salih, wa yambarine al-du'at ilallah, idha aradu najaha da'wahihim. ان يكون منهجهم من هج من موافق لسنة, لسنه محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه الدعاه المصلحون بعده المقتفون لاثره السائرون على نهجه اما تحديد الخروج بايام او باشهر معينه ونحو ذلك قد يكون فيه شيء ان كان يظنون ان هذا التحديد شرعي وأنه عبادة فلا أما إن كانوا يرون من باب أن هذه أوقات هم فارغون فيها وأنهم وأنها تناسب وقتهم دون أن يربطوها بالشرع فهذا موضع لوم, موضع لوم أما إن جعلوا هذا الخروج وقيوده بالأربعين أو بالأربعة او بالاربعه او نحو ذلك بان هذا عباده وأنها ماخوذه من القران ومن السنه فان هذا مما ابتدعوه في دين الله دونك الشيخ في الاسلام شيء شيء شيء شيء في الاسلام شيء شيء شيء شيء في الاسلام شيء شيء شيء شيء في في الاسلام في شيء Et donc, il faut qu'on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut avoir, et si on veut avoir le succès dans notre appel, dans notre dawa, il faut que notre dawa soit établi sur un manhaj qui est en accord avec la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et ce que, euh, ce que les du'hat, c'est-à-dire, ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui ont suivi leur voie et qui ont gardé toujours le même chemin. Toutefois, de limiter le, le fait de sortir à un nombre de jours spécifiques, hein, ou un nombre de mois spécifiques, euh, ou des choses de ce genre, s'ils si limitent ça à une chose qui est rapport avec la charia, ou qui s'ils disent que ça a rapport avec un, une chose qui a été délimitée par la charia, ou déterminée par la charia, ou que ça fait partie d'une ibadah, d'une adoration, euh, dans ce cas-là, euh, le chèque explique que ça, c'est comme une sorte de bédah. Qu'ils ont inventé. Est-ce que ça n'a pas été rapporté par la Sharia que lorsqu'on veut faire le da'wah ou qu'on veut sortir chez Sabéla, il y a un nombre de jours spécifiques ou un nombre de mois spécifiques à, à sortir. Toutefois, s'ils si le font parce que c'est dans le temps qu'ils sont, euh, par exemple, dans ce moment, pendant ces jours-là, ils sont libres, ils n'ont pas euh, de choses, ils ne sont pas euh, occupés, donc ils choisissent de sortir dans ce jour, dans ce nombre de jours-là ou dans ce nombre de temps-là. Dans ce cas-là, Euh, ce n'est pas un problème, C'est pas le problème si tu dis par exemple, euh, c'est comme par exemple, tu fais un programme à, dans une école, dans une université, tu dis bon le, la durée de la de la session c'est 4 mois ou 6 euh, mois, ça ça dérange pas parce que tu ne relis, relis pas ça à la charia. tu dis pas ça c'est dans l'Islam que si tu vas étudier, tu dois étudier pendant 4 mois puis après c'est fini ou des choses de ce genre. Donc euh, ça c'est ce que j'ai compris des paroles du chef ici mais si tu les mets par un nombre de jours spécifiques et que tu dis que ça revient à la charia et que c'est l'ibadah et que c'est pris dans le coran et dans la sunnah que là tu as quelque chose dans la de d'allah après il dit et c'est ce qui est le cas de la jama' et le tablif et c'est ce qui ces ou 1 mois ou 40 jours ou والواجب على كل حال اتباع السنة والسير على منهاج الدليل وأن تكون الدعوة إلى الله تهتم بالتوحيد قبل كل شيء وتأسيس العقيدة وتثبيتها أما الدعوة المعتمدة على مجرد أذكار وأوراد صباحية ومسائية وأمور, وأمور ومناهج خططها ورسمها ونظمها أناس مشكوك في كثير من أحوالهم لا يهتمون بدعوة التوحيد ولا ولا مذكرين الناس في دين الله ولا بأمر بفير ولا بأمر بخير ولا بنهي عن شر وإنما هي مجرد تجمعات وأمور, وأمور الله أعلم بها وكثير من هذه الأمور لم تثمر خيرا ولم تحقق خيرا dus, hij zegt dat, de hele tijd, de hele Muhammadun Ibn hele tijd, en hele tijd, de hele tijd, de hele tijd, de hele tijd, de de de la, sunna et la, la, la voix, euh, et le qui est établi par la preuve et par le Dali, et que cette dawa se préoccupe en priorité de ce qui y pas à voir avec le Tauchid, avant toute chose, et d'établir cette Aqidah et de la raffirmer, euh, toutefois de faire des Da'wah qui sont basés juste sur le de réciter des, des Abqar, de faire des Zikr ou des Aurad le matin et le soir, ou euh, de, de suivre une méthode Qui a, qui a été dessiné et euh, organisé et planifié par des personnes dont on doute parfois de la réalité de leur situation par rapport à leur position vis-à-vis -vis de la rida ou de la religion et qui n'ont pas donné d'importance au fait d'appeler les gens au tawhid, comme ces gens-là par exemple Mohamed Elias et d'autres qui n'ont pas donné beaucoup d'importance au tawhid, comme on va mentionner tout à l'heure des exemples de ça euh, et allez, donc C'est des darwahs qui sont établis juste sur le fait de rassembler des gens, de les réunir pour faire certaines actions, mais sans essayer de les, les établir sur une, une fondation ou une, une base solide établie sur la preuve et sur les, la connaissance, sur le ilm, sur le fait dans la religion et des choses de ce genre. Donc il dit que cette, cette diamant est arrivée à nous beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises choses malgré qu'en apparence, bon, c'est vrai que des fois, les gens disent, ah bon, ils ont quelque chose de positif qu'ils ont amené. Toutefois, ça c'est en apparence. Quand tu regardes au fond, en réalité, le fait qu'ils gardent les gens dans l'ignorance, ça, à la longue ça amène beaucoup plus de mal que de bien. Euh, donc, il faut, comme on dit, que notre manhaj et notre da'wah, soit établi sur l'ilm euh, et sur ce que suivait le prophète sallam ainsi que ses sahaba. Ensuite, il y a une autre fatwa encore qui est plus détaillé maintenant au sujet de ces questions-là, maintenant des questions un peu plus détaillées. Par exemple, la question qui a été posée au Cheikh Saleh al fawzan « Qu'est-ce que de ceux qui ont été le monde la et et et سيلهمه الله ويدعون ان ويدعون أن العلم ليس شرطا اساسيا وانت تعلم ان الخارج ان الخارج الى خارج المملكه سيجد مذاهب وديانات واسئله توجه الى الداعي الا ترى يا فضيله الشيخ ان الخارج في سبيل الله لا بد ان يكون معه سلاح لكي يواجه الناس خاصه في شرق اسيا Au au je hebt de da'wah. Mohammed ibn Abdul Wahab, ik vraag je ali vraag naar de vraag naar de question naar de vraag naar de vraag naar de vraag naar de vraag naar de vraag à de vraag naar gens qui sortent de bas Il y a naar groupes vraag naar de vraag naar de vraag toutefois ils appellent n'importe qui de sortir avec eux pour le da'wah, même si c'est des gens qui n'ont jamais étudié l'islam avec les ulama, qui n'ont jamais appris le fiqh, ou qui n'ont jamais étudié vraiment sérieusement le ilm. Donc ils appellent tout le monde à sortir avec eux, et ils disent que tu n'as pas besoin d'avoir de la connaissance pour faire le da'wah allah, parce que Allah va t'inspirer des paroles et des choses sans que tu aies besoin d'apprendre ou d'étudier. D'accord? Et donc, ça c'est vrai chez les gens de Tabir, ils disent des choses pareilles. T'as pas besoin de Qu elle. Qu'est-ce qui compte? Tu sors, t'as la, t'es sincère et tout, Allah il va te, te, te faire dire les bonnes paroles ou des choses comme ça. Donc, le cheikh il dit que, ils disent que la science c'est pas une condition pour appeler les gens et pour faire le tawa. Et le cheikh il explique et il dit que, euh, la, la, la personne pose, la, la personne qui pose la question au cheikh, elle dit, vous savez au cheikh que, Euh, à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, il y a toutes sortes de sectes et de groupes hein, et de différentes tendances religieuses, et donc ça implique qu'il y a toutes sortes de religions aussi, qui et des, des shubuhats, que des gens vont essayer de lancer et de porter. Hein. Et la personne qui n'a pas étudié les, les, la religion avec profondeur, comment elle va être capable de réfuter toutes ces différentes shubuhats Il faut qu'elle ait donc une bonne base dans la religion, une bonne base dans le tawhid, dans et qu'elle connaisse également les règles de la religion musulmane, parce que il y a toutes sortes de questions qui vont être posées à la personne qui fait le darwa. Ne voyez-vous pas au cher que cette personne-là, il faut qu'elle ait une arme, cest à dire qu'il faut qu'elle ait, sont pas une arme euh, physique, une, un, un fusil, une, une arme ou un couteau, mais une arme, c'est-à-dire la science, une connaissance qui peut le protéger puis qui peut en fait être utilisée également pour euh, combattre les fausses idées qui sont propagées par ces gens-là. Euh, surtout en Afrique, euh, pas en Afrique, mais en Asie, en Asie, en, en Asie orientale, où euh, là-bas il y a beaucoup de gens qui s'opposent à la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, qui appelait les gens par exemple au Tawhid et à rejeter les innovations et les bid'ah, donc ils demandent des clarifications à ce sujet-là, et bien euh, comme par exemple, on voit que, juste pour donner un exemple avant de lire la réponse du Cheikh. ال prophets رعى وسلم كإلى ويا دي صحابة صل دعوة إلى ويا بادي جروب بس وإلى ويا جس أرسل صحابي كإلى ويا معذب نجبل أو يمن إن معذب نجبل اللي ما يلي تعلم كن سل عن جد الله عليه وسلم أدي أصن صيغة اللي تعلم الناس بالحلال والحرام ها من كيل عمه يدي أنك ça veut dire, euh, il a dit, je t'envoie euh, à un peuple en de geest te leven. Als je een man hebt die in de geest leeft, dan is hij in Allah geest. Als je de geest leeft, dan de geest. Als je de geest leeft, dan de Il savait vers qui il s'en allait, il avait une connaissance de la situation. D'accord Tandis que, euh, par exemple, euh, quand le professeur Hassan a envoyé des sahabas à, à, à Al-Madin Al-Munawwara, il a envoyé par exemple Amran euh, ibn Hussein, si, si je ne me trompe pas, et euh, un autre sahabi avec lui, ils étaient deux. Ils ont fait le da'wah, ils ont appelé des gens de, de Al-Auswal Khazraj à Al l'islam. Et après quelques temps, il y a de plus en plus de gens de Al-Madinah qui ont accepté l'islam et par la suite, ça, ça euh, fait en sorte que euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahab ont pu faire le, le hijra vers Al-Madinah. Donc c'est pas la quantité de dohat qu'on envoie qui compte, mais c'est la connaissance que ces dohat-là possèdent et euh, la, la force de leur argument puis de leur connaissance qui fait en sorte qu'ils sont capables d'amener beaucoup de bien et de faire beaucoup de bien. Donc ça prouve qu'un seul âme, parfois, il peut faire plus de bien qu'une centaine ou un millier parmi des ignorants qui vont parfois aller se promener à travers le monde et il n'amène en réalité avec eux aucune chose positive, parfois même, il amènent plus de mal que de bien. Donc on va aller maintenant à la réponse du shaykh, il dit « Al-khuruj al al al-an » الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو اما ما يسمونه الان بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف وخروج الانسان يدعو الى الله غير متقيد في ايام معينه بل يدعو الى الله حسب امكانيته ومقدرته بدون ان يتقيد بجماعه او يتقيد باربعين يوم او اقل او اكثر Le chef, il commence à expliquer, il dit en premier que de sortir dans le chemin d'Allah, ce n'est pas la façon dont les gens aujourd'hui ont l'idée de sortir, parce que c'est devenu maintenant populaire, parce que eux, ils utilisent toujours ces, ces expressions-là. « Al-Quruj fis Donc tout le monde, lorsqu'il parle de l'induit, il s'imagine, ah, c'est déjà matablé, sauf c'est 40 jours, 3 jours et tout, il pense que c'est ça le khuruj fissabilillah. Donc le Cheikh il dit, le khuruj fissabilillah, qu'est-ce que les Indiens aujourd'hui, c'est pas ça le khuruj fissabilillah. Le khuruj fissabilillah, comme c'est utilisé dans le Coran, hein, quand on le voit dans les hadiths, ça a un rapport avec le combat, ça a un rapport avec les expéditions, quand les sahaba sortaient pour aller combattre les mouchrikiens et les kufras dans le jihad. Et donc ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que ces gens-là font. Parce que c'est comme ça, les gens disent, ouais mais comment l'Islam comment euh, est entré dans les différents pays. Eux ils s'imaginent que la façon dont l'Islam est entré dans les différents pays musulmans, que ce soit l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Asie, le Moyen-Orient et tous ces pays-là, l'Islam est entré en grande partie grâce au djihad des sahaba et des tabirines. D'accord C'est comme ça que l'Islam est arrivé jusqu'en Espagne, à l'ouest et jusqu'en Chine à l'est, d'accord Grâce à qu'est-ce qu'ils ont fait les sahaba et les tabi'im et ce qui les ont suivis par la suite. Sinon il y a eu d'autres, au début, bon, comme au début de l'islam, il y a eu la da'wah, quand les musulmans n'étaient euh, pas en force et qu'ils étaient au début de l'islam, ils ont utilisé les arguments du Coran et de la sunna pour convaincre les gens de la véracité de l'Islam et de la vérité du message de l'Islam, puis quand les musulmans sont devenus forts par la suite, Allah wa les a supportés par la suite, et l'Islam s'est répandu partout. Puis par la suite également, même après ça, il y a eu toujours de la dawa qui a continué hein, de la part des musulmans, que ce soit des gens qui partaient pour faire du commerce ou d'autres choses par exemple, et qui avaient des contacts avec les non-musulmans, puis par les interactions, puis par le… Le, le contact que les non-musulmans avaient avec les musulmans, ils ont été influencés par leur comportement, par leur attitude et également par ceux parmi eux qui avaient de la connaissance et ils ont accepté l'islam à cause de ça par la suite. Mais c'est pas de la méthode ou de la façon dont ces gens-là ont organisé la dawa pour dire il faut absolument suivre cette méthode et sortir en groupe. Hein. Donc le Cheikh il dit, la darwa ça ne va pas se limiter à Une, euh, un nombre de jours spécifiques, on doit faire la da'wah selon nos capacités, qu'est-ce qu'on est capable de faire, sans se limiter à un groupe, sans se limiter à un nombre de jours spécifiques. Tu fais la da'wah selon la, la, comment les choses se présentent devant toi, hein, sans que ce soit limité à ce, ce genre d'organisation. <t 'en -t 'en> وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أي على علم لأن لا لابد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان ويعرف درجات الانكار وكيفيته وقال تعالى Euh, le da'wa la, la personne qui fait le da'wa c'est al-Dariya, on l'appelle Dariya en arabe, il faut qu'il possède du ilm, il faut qu'il ait de la connaissance. La personne qui ne connaît pas la religion, hein, qui est il ne peut pas appeler à l'islam. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une personne qui connaît l'islam Ça veut pas dire juste une personne qui fait les cinq piliers de l'islam, seulement dans le sens que d'une façon Euh, général, comme si je, il faut euh, par exemple croire à Allah ou, et il faut euh, témoigner de la véracité de l'islam et du prophète, wa sallam, faire les cinq prières par jour et le pèlerinage et le jeûne. Ça veut dire qu'il doit connaître ces choses-là, mais en détail. Le détail de ça avec les preuves et qu'il soit capable de les expliquer, de convaincre les gens euh, de suivre ces choses-là. Hein? Ah, non. Ik wil het niet doen. Ik wil het niet Bon, par exemple, het niet doen. Ik wil het niet doen. Ik wil het de doen. Ik wil het niet doen. Ik wil het niet doen. Ik wil het Euh, les gens dans, dans la ville au complet, etc, ainsi de suite, il y en a de plus, après tu grandis le… Ouais. Mais par contre, ça c'est vrai dans le sens que, tu... par exemple, si tu veux tu veux aller en... par exemple on veut aller enseigner par exemple l'Islam aux autres à l'extérieur, bon c'est bien de commencer à appeler les gens qui sont dans notre maison, toutefois, si les gens dans notre maison, on les a appelés mais qu'ils n'ont pas accepté, on arrête, on continue, c'est-à-dire on ne va pas t'arrêter à la maison puis dire, On ne va pas appeler les autres tant que ceux dans notre maison n'ont pas accepté, parce que peut-être qu'ils vont jamais accepter, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens de Makkah à l'Islam et à un certain moment donné, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont accepté au début ben, parmi les, les, les pauvres et parmi les, les esclaves et d'autres, mais à un moment donné il n'y a plus personne qui acceptait ou qui voulait accepter et il avait de la difficulté à passer le message, Alors C'est pour ça que par la suite il est parti à al Madina, et là beaucoup de gens ont accepté l'islam, etc. Donc ça veut dire, il ne s'est pas uniquement limité à Makkah, puis à des gens de sa tribu, puis les gens de ses, des proches, mais il est allé là où les gens, euh, disons, étaient plus réceptifs, et ils acceptaient mieux le message. D'accord Donc aussi c'est vrai que tu commences par ta famille, mais en même temps, si eux ils acceptent pas, tu vas pas t'arrêter. Continue quand même avec les autres personnes qui veulent accepter le message. Non. Donc le chef il dit quand tu appelles à Allah, il faut que tu aies la connaissance. Et la preuve de ça, c'est le verset 108 dans le surat Youssef. Il dit voici mon chemin, voici ma voie. J'appelle à Allah, à la basira. J'appelle les gens à Allah avec ilm, Comme le chef explique que à basira, ça veut dire avec du il. Pas sans connaissance, avec de la connaissance. Ana wa manitaba ali. Moi ainsi que ceux qui me suivent. Est-ce que toi tu veux faire partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam hein? Tu veux être parmi ceux qu'il a dit « wa manit taba'ani » Alors si tu veux faire partie de ceux qui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « wa manit taba'ani » Alors tu dois suivre cet exemple-là toi aussi et appeler les gens à Allah subhanahu wa sallam, Mais avec connaissance bien entendu. Hein? Donc il faut que tu connaisses qu ce qui est wajib, mustahab, muharram, Il faut que tu connaisses les ahkams, les règles de la charia. tu sais ce qui est obligatoire, tu sais ce qui est recommandé, tu sais ce qui est haram, tu sais, tu sais ce qui est macro. Donc tu peux distinguer entre les, euh, les ahkams, tu ne vas, euh, vas pas mettre en priorité des choses qui ne sont pas prioritaires, tu vas mettre chaque chose à sa place. Et il faut que tu connaisses aussi qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est mafia qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est péché. Donc, Il y a beaucoup de musulmans, qui me dis, qu'est-ce que c'est le shirk C'est quoi les catégories de shirk C'est quoi les, les, les, les formes de shirk Ils ne le connaissent pas. C'est quoi le ma'asiyas euh, Qu'est-ce qui est haram Qu'est-ce qui est foussour C'est quoi la définition du firk euh, C'est quoi, par exemple, al nifaq C'est quoi al-Usya Toutes ces choses-là, beaucoup de musulmans, ils les, ils, les, ils les ont entendues, ils le savent d'une façon générale, mais ils ne peuvent pas le définir de façon précise et donner les preuves et les explications détaillées à ce sujet-là. Euh, dans la de quelle façon tu dois changer le mal s'il y a quelque chose à changer dans la société qui est mal, qui est haram, Ça Là, recommencer. Comme, comme le, le frère il parle du fait que par exemple pendant qu'on fait des fois la prière, il y a des frères qui viennent avec les enfants et pendant qu'on prie, les enfants eux, au lieu de s'asseoir, rester calmes, ils commencent à courir, font du bruit. Donc, L'autre jour, il y a eu euh, un, un problème avec ça, et euh, donc le saint s'est emporté, puis il a parlé après la prière. Et, il y a dit alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il a dit après la prière, c'est vrai. Dans le sens que, si les ulama, ils ont parlé de ça, de fait d'amener des enfants à la mosquée. Ils ont dit, l'enfant, s'il a moins que 7 ans, et s'il n'est pas « aqil » ou « c'est mieux de ne pas l'apporter à la mosquée parce qu'il va déranger les gens, il va faire du bruit. S'il est aql, même s'il a moins que 7 ans, il est capable de, de, de distinguer qu'il n'est pas dans le parc, il est à la mosquée, et il sait c'est quoi la différence entre les deux. Dans ce cas-là, alhamdulillah, tu le prends, tu l'amènes, il va prier, il ne va pas bouger. Même s'il y a des enfants qui viennent à côté de lui pour lui tirer ou pour des viens jouer avec moi », il reste, il ne bouge pas. Ça, c'est un enfant qui peut venir à la mosquée. Même s'il est petit, c'est pas grave parce qu'il a l'acle, il a le tamiz. Toutefois, s'il est petit, petit, mais il a pas l'aql ou le tamiz, dans ce cas-là, c'est préférable de pas l'amener à la mosquée. À moins que, à moins que par exemple quelqu'un, euh, il avait pas planifié de l'amener, sauf qu'il est passé, c'était l'heure de la prière, il a dit, bon, il a dit, j'ai pas le choix, il faut que... Fait la prière puis son enfant est avec lui, ou bien sa femme, et elle amène les enfants parce qu'elle était là puis elle n'a elle pas le choix, bon, ça c'est correct, il n'a pas le choix, il essaie de les prendre et de les garder avec lui pour pas qu'ils courent partout. Toutefois, s'il si, euh, a le choix, puis il est capable de les laisser à la maison dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas les amener. Et, il attend qu'il arrive à un âge comme par exemple qu'il soit plus vieux, qu'il ait le communisme, qu'il ait la distinction. Et puis on a remarqué, en tout cas moi j'ai remarqué ici, on dirait que les musulmans, ils n'amènent jamais leurs enfants à la mosquée, c'est-à-dire pas les petits-enfants. Ceux qui sont 7 ans et plus, on les voit jamais à la mosquée. Hein? Ils amènent seulement les bébés. Donc, euh... le prophète, le prophète, c'est arrivé dans, dans, à son époque, c'est arrivé qu'il a prié par exemple euh, avec un enfant dans ses bras. Non. Aussi, c'est parce que bon, ça veut, la, la, la, chose s'est produite, ça veut dire que c'est permis de le faire, mais ça veut pas dire qu'il faisait tout le temps. voilà, yani, que... non. Donc, donc c'est pour ça, Alhamdulillah, tout, toutefois, je y a une, il y a Euh, dont on veut, par exemple, corriger un mal ou changer quelque chose. Le mieux, c'est de parler calmement et de le dire avec, euh, avec calme. Et, parce que si on le dit énervé, les gens, ils, ils acceptent pas, ou bien même s'ils acceptent, mais ça, ça, ça peut, ça peut toucher. Et même aussi pour les enfants. Parce que quand les enfants, ils voient, ils vont... Non, c'est ça. C'est ça. Eux ils vont voir un monsieur qui crie, qui parle et tout, peut-être ils vont. -il. Non, ça, ça, baraka Barak… <environ> l'offic. <balloons> mais, mais la prochaine fois, yani de s'adresser avec, avec plus de, de douceur, <Reasonosely> unat, des voodoos, alhamdulillah, les gens, les gens, ils vont Classique. Non, c'est parce que les gens, les, maintenant, des fois c'est comme ça, c'est comme, comme ça qu'on est devenu musulmans Quand on voit quelque chose qui nous dérange, on ne peut, peut pas le corriger ou le changer, excepté lorsqu'on est arrivé à la limite, on n'en peut plus, là on s'énerve, et puis on, des fois on dit les choses avec, avec euh, colère ou avec énervement, euh, alors qu'en réalité on pourrait faire le, la même chose mais avec calme avec, euh, et puis peut-être que le résultat serait bien meilleur, d'accord Parce que, parce que peut-être qu'il y a des gens, bon, il y a des gens qui disent, bon, alors, euh, nos enfants, c'est bon, on les amène à la mosquée, ils vont voir les musulmans qui font la salade, et ça va leur, euh, ils vont sentir qu'ils sont parmi les musulmans et tout, ça c'est vrai, c'est bien, mais il faut voir aussi le oui. mafsada ou le maslaha, si le mafsada est plus grande, du fait qu'ils vont déranger, qu'ils vont faire euh, beaucoup de désordre, Amen. La façon, les degrés de incar, quelle, quelle prioriteit, quel degré, comme par exemple, l'incar belied, ou l'incar bellyfane, ou l'incar, de changer le mal avec la, la main, de changer le mal avec la langue, de changer le mal avec le cœur, les degrés de incar, comment on change le mal, comment on dénonce le, les choses de mal, et la méthode et la façon aussi, tout ça, il faut le connaître quand on fait le da'wah. En dus, er zijn veel mensen die zeggen dat ze niet weten. En dat is een probleem, een ervaring. En voor te termineren, dit is een verhaal. Het is een verhaal je aan voor de mensen van het land is. dat het Le <sussionne> chef dit que de sortir, euh, la, la, la sortie que tu vas faire qui va te, qui va te distraire, qui va t'occuper, euh, qui va t'empêcher d'apprendre la science de l'Islam, c'est une chose qui est fausse. Okay Parce que de chercher l'ilm, c'est obligatoire, et tu ne peux pas acquérir de la connaissance excepté en étudiant. Hein, ça ne vient pas par inspiration, comme il dit, ça, ça vient par inspiration divine. Ça n'a pas besoin d'étudier, ça n'a pas besoin d'ouvrir les livres. Et moi, je, je pense que j'ai déjà raconté cette histoire à des frères, mais bon, il n'y a pas de mal à la répéter puisque peut-être qu'il y a des frères qui ne l'ont pas entendu. Et moi, quand je suis converti à l'islam au début, j'allais chaque vendredi à la mosquée ICQ pour euh, acheter des livres. Hein, ils ont une librairie là-bas. OK Et puis bon, ça arrivait que moi j'arrivais, puis après la prière de Richard, eux ils commençaient quest ce qu'ils appellent le BAYAN. Après la prière, ils font un, un truc, ils s'assoient en cercle ou ils s'assoient ensemble, et puis il y a un, un d'entre eux qui se lève, qu les choisissent comme ça, et ils commencent à parler. Hein. Pendant deux heures, une heure, deux heures, il reste passé, et ils parlent de toutes sortes de choses. Mais jamais de bien entendu de tawhid, de, de im, des choses de base, ils parlent de choses générales ou de rappels généraux. Moi qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là J'allais dans la librairie pour acheter des livres ou pour voir des livres. Donc un vendredi je suis retourné là-bas, ils m'ont dit toi c'est fini, on te vend plus des livres. J'ai dit "J'ai dit pourquoi Ils m'ont dit parce que tu pratiques pas l'islam. J'ai dit, dit comment ça je pratique pas l'islam Ils m'ont dit ben, tu viens mais tu n'écoutes jamais le baïen. J'ai dit je, je viens, je fais ma prière, c'est obligatoire, j'ai fait ce qui est euh, demandé par l'islam, toutefois de m'asseoir dans le ce c'est pas obligatoire, je préfère m'asseoir et de lire un livre. Et là eux ils m'ont dit comme ça, non, on te, on te permet plus de livres, Parce que eux, j'ai remarqué l'attitude qu'ils ont souvent, c'est de dire que par exemple, euh, quand ils te voient, ils ne te connaissent pas au début, ils sont très très très gentils avec toi ils vont te montrer un comportement, tu te sens avec eux comme s'ils masha'Allah, ils te respectent, ils te montrent beaucoup de, de respect, beaucoup de gentillesse, hein. et en fait c'est pour t'attirer, mais s'ils si voient qu'après par exemple un, un mois ou, ou plus, tu n'as pas euh, été par exemple avec eux, et tu refuses de sortir avec eux, là tu vois qu'automatiquement le, le comportement, ce, ce comportement-là il change complètement même que par la suite, même moi c'est arrivé déjà. Parmi, parmi eux, ils refusaient même de me faire le salam. Hein Donc c'est pour dire que, c'est ça, si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux, c'est comme ça. Et, et c'est ça ce qui est arrivé souvent avec les euh, gens comme ça. Donc si tu t'opposes à leurs darwa, ou que tu les critiques d'une façon quelconque, ils se transforment, ils changent leur comportement avec toi et tu vois qu'ils commencent à te critiquer et à t'attaquer et à parler de toi de, de, de toutes sortes de, de façons, même parfois même irrespectueuses. Et ils vont même attaquer les ulama et les euh, toulabs et des gens comme ça, parce que on n'est pas d'accord avec les choses qu'ils font et les bédard qu'ils font. Donc euh, le chef il explique, il dit que tu peux pas acquérir la connaissance sans l'étude, c'est impossible, et ça, ça fait partie des superstitions des soufis parmi les égarés qui disent que tu peux avoir une connaissance qui est inspirée de Dieu sans étudier, tu n'as pas besoin d'étudier, tu fais juste certaines actions, certains exercices spirituels de ou d'autres choses, et puis le, la, tu vas comme être inspiré par Dieu et tu n'auras pas besoin d'étudier le Coran et la Sunna et des trucs comme ça, tu vas avoir la connaissance euh, infuse comme ça, et ça, bien entendu, c'est de l'égarement. Et ça fait partie de leur superstition. Donc, euh, le chef il dit, si tu agis, si tu fais des actions sans connaissance, ça c'est de l'égarement. Al-Amal bidoun dalal hein, Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, un des, c'est un des khulafas, parmi, parmi les premiers khulafas, parmi les tabi'ines, Omar ibn Abdul Aziz, il disait, Al, euh, Man amila فقد افسده اكثر مما يصلح او ما connaissance il fait plus de désordre ou de mal que de bien hein? donc ça c'est très important le point après il y a une autre question qui a été posée au cheikh ma hiya ou man hiya jemaat at-tabligh wa ma manhajaha wa hal yajuz والخروج de question qu'est-ce que c'est le groupe de Jamaat c'est quoi leur qu'ils suivent de rentrer avec eux dans leur groupe et de sortir pour faire la da'wah comme ils disent, et même même si parmi eux il y a certaines, certaines personnes qui sont éduquées et qui connaissent et qui connaissent l'Islam et qui ont une bonne aqidah comme les gens de ce pays, on va dire l'Arabie Saoudite, parce qu'en Arabie Saoudite depuis le primaire jusqu'à secondaire, même jusqu'à l'université, jusqu ils ont un programme d'études religieuses qui est… Bien structuré et cet établi s'est basé sur un aqidah, aqida salafia, puis il n'y a, a pas de bid'ah et de trucs comme ça dans leur programme d'éducation. Donc en général, les, euh, les tablires qui sortent avec les, les, les gens qui sortent avec des matablires en Arabie Saoudite, ils n'ont pas le même, le même niveau comme par exemple les Indiens ou les Pakistanais, les trucs comme ça, qui ont des bid'a et des trucs comme ça. Toutefois, le chef qui répond, فأريطانو ركومت خانو كسكين بادئا سسجيلة الجماعة التي يجب الاندمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أطحابه أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه نعم يجب أن ندعو إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا واجب علينا أما أن نضم إليه إليهم ونخرج معهم ونمشي على تقييتهم نحن ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح فهذا لا يجوز لأنه لا, لأ لأنه ولاء لجماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة. donc comme on a dit comme au on a expliqué que Euh, cette critique. Le chef les chouurs ont fait des, les, les, la critique pour ce groupe, mais ça ne se limite pas uniquement à ce groupe, mais à tout groupe qui ont des principes et des fondements dans les règles de ce groupe-là, qui sont en contradiction avec le al diamant, ou avec la foi des sahaba. Donc, le chef nous dit que de, le groupe qu'il est obligatoire de suivre et qu'on est obligé d'appartenir à ce groupe-là, dans nos actions, et dans notre aqidah, et dans tous les aspects de la religion, c'est uniquement le groupe de sunnati wal Jamaah. C'est ce groupe-là qu'on doit suivre. Qui, ceux qui ont suivi, ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses Sahaba. Tout autre groupe qui s'est qui opposé à ça, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de s'en désavouer. On n'a pas à appartenir à ces groupes-là. Cheikh il dit « Naam ». Oui, c'est obligatoire d'appeler à Allah et à la Sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est obligatoire pour nous. Mais d'entrer de, dans un groupe et de sortir avec eux et de suivre leurs leur plans et leurs leur règles qui sont en opposition avec le Coran et la Sunnah alors qu'on qu est conscient et qu'on sait que leur voix est incorrecte, ça c'est pas permis. Parce que c'est comme si on s'allie à un groupe autre que le groupe de Ahl-Sounat-Youan Donc dans ce cas-là, c'est pas permis. Hein, et c'est comme, euh, par exemple, on va, on va lire peut-être même plus tard des, des, exemples, comme il y en a qui disent, par exemple, on va sortir avec eux, mais pour dénoncer ce qu'ils font de pas correct, puis les éduquer. Hein, et il y a des choses qui ont expliqué, comme on va voir tout à l'heure, que si tu sois avec eux, même si tu as cette intention-là, Tu ne seras jamais capable de changer. Ces gens-là, ces, gens ces groupes-là, comme on a dit la dernière fois, ils n'enseignent ne, ne, pas aux musulmans les fondements de l'islam. Donc ils mélangent tout le monde ensemble. Toutes les haqibas, toutes les choses ensemble, Sophia, euh, Shia, Khawariz, n'importe qui, tant que tu acceptes leurs principes, ils t'acceptent. Et ils vont, ils vont dire aux gens ne parlez pas de haqibas, ne parlez pas de tawhid, parce que ça va diviser les gens. Want ze willen het van Ja, dat is echt. Ze hebben veel problemen zoals dat. Hier gaan we een andere fatwaar. Cheikh dit, kuburijen, kuburijen, en veel dingen. Er is geen hukum voorbeeld zoals deze de vrouwen met de gebieden en met de vrouwen en met de en de vrouwen, en met de vrouwen en C'est quoi le verset de l'islam au sujet de la présence des, des sectes comme Tablir, Irhwan muslimine, euh, et ainsi que d'autres groupes comme ça, dans notre pays, ainsi que dans d'autres pays musulmans en général Cheikh il répond, il dit, « Biladuna wa illa ilhamd, jama'atun wahidah, kullu wa kullu hadaratihah wa badiyatihah tassiru ala manhaj kitam, ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا اما هذه الجماعات الوافده فيجب ان لا نتقبلها لانها تريد ان تنحرف بنا او تفرقنا وتجعل هذا تبليغي وهذا اخواني وهذا وهذا لما لماذا هذا التفرق هذا كف بنعمه الله تعالى نحن على جماعه واحده على وحدة وعلى بينه من أمرها فلما نستبدل هذا الذي هو أدنى بالذي هو خير لماذا نتنازل أما اكرمنا الله عز وجل به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح وننتمي إلى أحزاب تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا هذا لا يجوز ابدا وجماعه التبليغ لا تهتم بالتوحيد بل تنفر عنه انا شاهدت بنفسي وهذا ان القيت محاضره في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا اي جماعه التبليغ مجتمعين فخرجوا من المسجد ومثلي بعض المشيخ القى في المسجد نفسه محاضره عن التوحيد فخرجوا منه ja, en dan zijn we een nazi lina fili, fa' iza, een nazi lina nous dans ce pays, on est un seul groupe, comme c'est obligatoire à tous les musulmans d'être, c'est-à-dire les pays musulmans, dans les pays musulmans, il ne devrait pas y avoir différents groupes, différents partis, que ce soit des partis politiques ou religieux ou autres, l'obligation pour tous les pays musulmans, c'est qu'à l'intérieur de chacun des pays musulmans, il n'y a qu'une seule jama'a, un seul groupe, un seul parti et qu'ils soient tous unis. Sur le Coran et sur la Sunnah et la voie de al sunnah sur le Jama'ah et la Rakhida des Salafs. Ça, c'est l'obligation pour tous les, les pays musulmans, que ce soit au Maroc, en Algérie, au Mali, au Sénégal, en Tunisie, hein, euh, que ce soit en Égypte, en Syrie, hein, tous les autres pays musulmans, pas juste l'Arabie Saoudite, tous les pays musulmans, il faut que dans chacun de ces pays-là, il n'y ait qu'une seule Jama'ah, un seul parti tous réunis établis autour du Coran et autour de la Sunnah, et de la compréhension du Coran et de la Sunnah. Hmm. Exactement, donc les gens se sont divisés en partis politiques, hein, des partis soi-disant politiques, musulmans, islamiques, ou politiques euh, non musulmans, communistes, socialistes ou autres, ou laïcs ou d'autres. Et donc, ils ont divisé les pays musulmans, et ils ont non seulement divisé les pays musulmans en différents pays, par la suite, à l'intérieur des pays musulmans, ils ont divisé les musulmans en groupes et en parties. Donc, là, qu'est-ce qui arrive par la suite On a contredit l'exemple et la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Donc, donc ça c'est ça que le Cheikh explique, il dit, nous on est sur un seul manhaj et on est tous sur une même base, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, on sème entre nous et on se salit les uns les autres et on sème les uns les autres. Ces groupes-là qui viennent de l'extérieur, il ne faut pas les accepter, c'est obligatoire pour nous de ne pas les accepter parce qu'ils veulent nous diviser hein, et ils veulent nous faire dévier pour que chacun dise par la suite, ah celui-là c'est un tabliri, celui-là c'est un irwani, celui-là c'est un ci, celui-là c'est un ça. Pourquoi toute cette division Ça C'est comme si on rejette la miséricorde d'Allah Bon, auparavant tu vois dans un pays musulman tout le monde était uni, ils étaient juste une seule via comme s'ils étaient des gens qui ont un seul cœur. Exactement. Hein, okay. Exactement. Mais là, qu'est-ce qu qui arrive par la suite Bon, il y a des musulmans qui. Il y a des partis qui sont venus de l'extérieur des pays, soit des pays non musulmans, des partis, des idéologies extérieures, sur le communisme, socialiste, euh, les partis, euh, laïcs, démocrates, hein, les partis des droits de l'homme, toutes sortes de groupes et d'organisations d'influence extérieure, c'est-à-dire, c'est pas des pas mus... d'influence de l'islam, ou des musulmans. Après, il y en a qui se sont ramenés, qui ont, qui sont reliés à ça, qui ont dit bon, si eux commencent à faire leur parti, ben nous aussi, il faut qu'on s'oppose à eux, on va faire nous aussi des partis politiques, mais islamiques, hein, soi-disant islamiques. Comme, comme euh, ils veulent, comme on a dit souvent, ils veulent faire, ils veulent faire toutes les choses islamiques, hein. Les, les, après, ils vont faire les discothèques islamiques, les bars islamiques, les <laughs> les <laughs> <laughs> le port islamique. Oui, ça, c'est ceux qui appellent à taucher de l'adian. Oui. Ils, ils veulent mélanger les religions ensemble et dire que toutes les religions sont bonnes. Il y a des groupes comme ça. Donc, ils ont divisé les musulmans en partie et en groupes. Politique. Après, qu'est-ce qui arrive par la suite Il y en a qui ont dit, bon, on ne va pas faire des groupes euh, politiques, mais on va faire des groupes religieux. Hein. Puis là, dernièrement, il y a un groupe en, au, en, au Maroc, Al et en ce moment, ils parlent beaucoup d'eux dans les médias, dans toutes ces choses-là, parce qu'ils font beaucoup de fitna en ce moment. Et, et là, ils sont, en train de, pense, ils sont en train de se diviser en deux. Un parti qui veut devenir politique, puis l'autre qui veut rester euh, soi-disant juste un groupe religieux, non politique. Puis là, en tout cas, moi, j ai, j ai, en observant la, les tendances de ce groupe-là, bien entendu, ils ont des tendances, à la base c'est des jeunes de Bédard, parce que le, leur chef c'est hein Abdel Salam Yassine et c'est un soufi. Et leur méthode de, de tarier, le munka, hein al l'Inde, de, de, de dénoncer ouvertement les, les, le Hakim, le, le roi là-bas, et de s'opposer ouvertement et de dénoncer des choses qu'il fait, ça c'est contraire au Malhash des Salafs, ça on a déjà vu ça, puis en plus maintenant ils veulent rentrer dans la dans la politique, donc ça c'est une, une autre porte vers la fitna qu'ils veulent ouvrir, et ils font à la méthode des des Occidentaux, c'est-à-dire ils font des manifestations et des trucs de ce genre, donc On dirait qu'ils sont en train de suivre la même voie que qu'est-ce qui s'est passé en Égypte et qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en, en Syrie et dans d'autres pays musulmans. Donc, déjà que les kofars sont en train de, de frapper le Maroc et l'Algérie et la Tunisie pour, les, pour détruire leur identité islamique et leur appartenance à la religion musulmane, parce qu'ils ont vu que c'est les pays qui sont les plus proches de l'Europe, Donc ils ont dit on doit faire notre possible pour les affaibler, les, les écarter de l'islam, pour qu'ils soient juste des musulmans en nom et que en dehors de ça ils n'ont plus aucun lien avec l'islam. Et ça c'est leur plan et ils sont en train de, de le faire. Mais là ils sont en train de faire en sorte que ces groupes-là agissent d'une façon pour faire que la population par la suite après les attentats, après les groupes de terrorisme et tout ça qu'ils aient une répulsion contre l'islam, qu'ils commencent à détester l'islam à cause de soi-disant la violence et des, des trucs de ce genre, donc tout ça c'est des manipulations de la part des juifs et des chrétiens, et des, des, des laïcs et des démocrates, des ennemis de l'islam qui veulent que les populations musulmanes se dissocient de l'islam et de la religion musulmane. Ça, ça fait partie de leur, de leur complot, et de leur plan, de leur méthode, comment ils veulent agir. Et donc, il faut se méfier de tous ces groupes, de toutes ces organisations-là dans les pays musulmans qui opposent le Coran et la Sunnah et la voie des salaf salih, Et c'est pour ça le danger donc, de ces groupes-là. Et c'est pour ça que le cheikh, il parle de, euh, de ces groupes-là et il avertit contre eux. Donc, il dit, nous, nous sommes un seul, une seule Yamaha. Et nous sommes unis et nous, sommes, nous savons euh, sur quoi on se tient, hein, et on a la connaissance à ce sujet-là, alors pourquoi on veut changer ce qui est mieux par quelque chose de mauvais hein Donc, pourquoi on veut descendre de ce que Allah SWT nous a donné, du fait qu'on est réunis, qu'on qu s'aime entre nous, et qu'on est sur une voie correcte, et on veut commencer à, à, à, à se prétendre ou à appartenir à différentes jamaat et à différents groupes, à différents partis, qui vont commencer à mettre la haine et l'animosité la, entre nous. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas, pas, pas permis. Hein. Les gens ils disent ah mais non il faut qu'il y, de, de qu y ait de la pluralité, il faut qu'il y ait de la pluralité, il faut qu'il y ait de la diversité politique, il faut qu'il y ait des, des différences d'opinion, tout le monde ne peut pas être tous d'accord sur les choses. Il peut y avoir des diversités d'opinions s'il y a de l'espace ou de la place pour les diversités puis les différentes opinions. Comme par exemple, euh, quelqu'un dit moi j'aime, euh, j'aime, euh, par exemple, je sais pas moi le tajine au, au veau, et l'autre dit moi j'aime le tajine au poulet. <rire> de là, si tu veux diverger là-dedans, il y a pas de problème. Mais quand tu rentres dans les fondements de l'islam et dans les bases de la religion, tu dis on va, chacun veut diverger sur des choses, Là on, a, là, on parle d'un autre domaine, et dans ce domaine-là, on n'a pas le droit de diverger dans les fondements de la religion musulmane. Hein donc, Alhamdulillah. Et euh, le cheikh, il explique, il dit donc, ce n'est pas permis. Euh, et là, il y a Il dit ça, ce n'est pas permis de se diviser. Et il dit que Djamas il ne se concentre pas, il donne aucune importance au, euh, au Taushi, à la question du Taushi, la base de l'islam même qu'ils éloignent les gens de l'étude du Tauchis. Hein. Et il dit moi-même j'ai témoigné de ça, le cher Fozan. il dit moi-même j'ai témoigné de ça parce qu'une fois j'ai donné une conférence dans une mosquée au sujet du Tauchis, dans une des mosquées à et il y avait dans cette mosquée-là, le groupe de Jamal Tavla qui était réuni. Lorsque j'ai commencé à faire la conférence sur le Tauchis, ils sont sortis de la mosquée, hein. ils sont tous sortis. Et Et il dit quoi? Il dit la même chose est arrivée, d'autres d'autres chouyou, la même chose est arrivée. Ils ont fait des conférences sur le torchis dans, dans la mosquée où les gens de tabir étaient euh, réunis, parce que eux, quand ils descendent quelque part, ils arrivent dans un pays, ils habitent pas dans des hôtels, ils habitent dans des mosquées. Ils descendent dans des mosquées où ils ont des affiliations, où les gens là bas les, les laissent euh, dormir là bas et ils font à manger là bas, puis ils se réunissent là bas. Non, c'est ça. Lorsque le, lorsque le chef est, est, est, venu pour faire une conférence, sur le tauchid, ils sont sortis de la mosquée, subhanallah. Donc, le chef, il dit, donc, tu vois, on voit, dans ce, dans cette attitude-là, on voit qu'il n'accepte pas l'appel au tauchid. Hein? Il dit, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わぁ, わ, わ, わ, わ, わ, わ, わ, わ, わ, لو كانوا ولو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا لو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب ولكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يصيرون عليه من قديم فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم. Wahum la yurid hada. Le dit, ça c'est pas particulier à ce groupe-là, comme on l'a dit tout à l'heure. Même en fait, c'est pas, en fait, pas particulier à ce groupe-là et c'est pas particulier à ceux qui étaient dans cette mosquée-là. C'est un un, un un plan qu'ils suivent, bien précis. Ils n'acceptent pas de, de faire de concessions ou de faire des compromis dans, dans ce plan-là qu'ils ont déterminé, qu'ils ont suivi. Hein. Et. C'est, à dire qu'ils ne font pas ça par ignorance. Ils ne font pas ça par ignorance. Okay il dit, le chéri dit que si c'était par ignorance, c est, c est, ce serait possible de les faire revenir à la vérité. Toutefois, ils font ça d'une façon bien déterminée, c'est bien calculé, tu vois. C'est un manage qu'ils suivent depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Donc, euh, à cause de ça, c'est pas possible de les faire revenir ils ne veulent pas quitter leurs erreurs, ils sont fermes et ils veulent absolument, ils sont obstinés et ils veulent suivre cette voie-là, parce que s'ils si vont en contradiction avec leurs peurs et leurs règles, leur diamant, va, va disparaître, elle va, va s'écraser, et eux ils ne veulent pas ça, ils veulent absolument que ce soit leur groupe et leur diamant qui soit en contrôle et qui organise les affaires, d'accord je peux pas sortir avec eux, puis dire moi je vais leur enseigner à ma façon le Tangier et les choses, de parler contre une munkar et tout non. Ils vont pas te laisser faire, ils vont pas te donner la permission de parler, ils vont pas de... ils vont pas te laisser. Une fois j'ai dit mon frère il y a un frère qui est parti avec eux à New York, une fois pour euh, pour le Terreau, un pour aller avec eux soit disant. Et quand il est parti lui il a voulu commencer à il s'est levé, puis il a commencé à parler à expliquer des choses de la religion d'une façon qui est contraire à leur méthode à eux. Ils l'ont laissé à New York. Hein? Ils l'ont laissé là-bas. Ils n'avaient même pas d'argent pour revenir. C'est pour vous dire ce phrase C'est pour vous dire. Ah non, mais ça c'est certain. دونك إلى دي آخر كتاب صدر جمع فيه مقالات مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم وهو كتاب حافل جامع للشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله إنه كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ فإنه كتاب ما ترك شيء ما ترك شيء حول هذا الموضوع لأنه كتاب متأخر جدا جمع كل ما قيل من قبل فلم يبقى فيهم إشكال أبدا ولكن الفتنة ولعياذ بالله إذا جاءت تعمي الأبصار أو تعمى الأبصار إلا لذلك لا يوجد في ذكر يوجد في ذكر يوجد c'est vrai, il y a beaucoup de livres en arabe qui ont été écrits euh, au sujet de Jamal Tablir pour les critiquer pour montrer leurs contradictions dans leur aqibahs et dans leur manhaj, hein. et parmi ces livres-là, il y a le, le livre euh, du Cheikh Hamoud al qui a rassemblé tout ce qui a été dit auparavant à ce sujet-là, et des, euh, des témoignages, des commentaires, des gens qui ont été avec ce groupe-là, qui ont quitté le groupe, hein. donc il y a dans ce livre-là qui s'appelle Al-Qurl al-Balir, Il y a beaucoup d'explications dans ce livre-là qui sont très bénéfiques, et puis le livre il est en haut dans la bibliothèque à ce sujet-là, puis il y a aussi beaucoup d'autres livres qui ont été écrits au sujet d'établir de cette façon-là, donc il a le mention il dit « Wa illa kéfa insan aache ala al-tawhid wa darafa al-tawhid wa arfa aqidata al-tawhid wa yartar biha oula »« kéfa yakhruge ma'ahum » C'est comme al jami rachimahullah. Il disait, il disait vous, vous, avez, vous êtes comme des, des, comme vous êtes comme des bébés. Vous avez grandi sur l'apida, sur le tawhid et tout. Vous savez pas qu'est-ce qui existe à l'extérieur de, de Bida ah, puis de Kurasat puis de tout ce, ce truc de, de, de secte. Hein? C'est vrai, quelqu'un qui a été, qui est grandi dans dans dans le haqq, dans l'Islam. C'est pour ça, Omar Ibn Al Khattab même il disait. La yarifu l'islam, men nem yarifu l'jahiliyya. Watumkadu ura l'islam, uruwatan uruwat. Ida nesha efi l'islam, men nem yarifu l'jahiliyya. Ammar ibn Khattad, il disait, Celui qui connaît pas la jahiliyya, il ne connait pas l'islam. Et il dit que le kaap de l'islam va s'effiler s... fil par fil lorsque des gens vont naître dans l'islam sans avoir connu la jahiliyya. Donc c'est ça ce qui arrive, des gens qui sont nés dans un pays, ils n'ont pas connu les bédards, ils n'ont pas connu les formes de shit qui se produisent dans d'autres pays musulmans, comme on a que les jeunes qui sont grandis là ils ne connaissent pas toutes ces formes de dégarement là. Mais quand ils sont quand ils vont à l'extérieur ou bien quand d'autres viennent à l'intérieur et commencent à leur parler, à les appeler à ces affaires là, souvent ils, ils tombent dans l'erreur parce que justement ils ont pas connu les ils voient ça comme étant nouveau.